Je de, de regarder le texte au cas où je serais indisponible. Ils m'ont dit ça. J'ai dit, voyons donc, pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt? <rire> Mais bon, ils m'ont encouragé à, à persévérer, à rester. Alors, le texte qu'on qu regarde ce matin est à mon sens un véritable bijou. C'est une perle doctrinale. Et euh, les enseignements que, que Jésus donne dans ce texte-là, au travers des, des entretiens qu'il a avec des personnes qu'on va voir tout à l'heure, là ils vont ils vont parler de, du sujet que j'ai mis à l'écran, la taxe. Je pense que c'est un sujet à l'amour mode, c'est aussi là, les taxes. Et ensuite, Euh, mais au-delà de la taxe c'est le, le rapport de, du croyant ou même du non croyant à l'état à, à l'autorité de l'État ensuite il va parler de, de, de donner des révélations vraiment sur les questions qu'ils sont posées là même si euh, ceux qui viennent poser des questions ne sont pas toujours dans les bonnes dispositions de cœur à l'égard de Jésus là n ont pas toujours des bonnes intentions mais les réponses que Jésus nous donne là ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans les écritures aujourd'hui On va parler de « est-ce on va continuer d'être mariés ?» Après, est-ce que Gilles et Lise vont être encore mariés dans l'au-delà En présence du Seigneur, la question est posée. La question aussi est de savoir quel est le plus grand commandement. Ça aussi, c'est posé à Jésus. Les réponses que Jésus donne sont des enseignements merveilleux, d'une profondeur qui reflète toute l'étendue de sa divinité de sa sagesse et qui nous nourrissent nous aussi aujourd'hui au delà des, des comportements des attitudes des gens qui ont posé ces questions là donc on est dans un contexte où Jésus est à jérusalem là il est dans son dernier les derniers moments de les derniers jours de son ministère jérusalem un peu les environs et vous savez que c'est le foyer des autorités religieuses et politiques Et on a vu au début du chapitre 11, quand il à Jérusalem, on l'a vu avec Christian, toutes les acclamations aux Annas, aux Annas. On a vu euh, avec euh, Guillaume par après le, le, le figuier maudit. Là. Et ce qui est venu par la suite, c'était avec Samuel, on a vu euh, la question que qui lui est posée sur son autorité. Et qui pose ces questions-là C'est mentionné dans 11 27 les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. L'André, la semaine passée, donc est revenu sur la, la pierre angulaire, une parabole que Jésus a prononcée sur, sur eux. Ils ont fini par comprendre que Jésus parlait d'eux. Donc, à la fin du chapitre, euh, euh, pas à la fin du chapitre, là, euh, à, la, à la fin de la section attribuée à l'André, <rire> ça dit le chapitre 12 au verset 11. Il, c'est-à-dire ces autorités-là, cherchait à se saisir de lui, mais craignait la foule. Il craignait, la plupart du temps, la craignait la foule, mais non pas Dieu. Et quand je commence ce matin, là, je vais commencer au verset 13 du chapitre 12. Ça commence encore par ils' mais on parle des mêmes personnes. Est-ce que ça va? Alors, c'est ça qu'on va lire tantôt. Vous savez ce qui se passe avec Jésus à ce instant là ça se passe aujourd'hui encore parce que Jésus là pas à sainteté par la puissance de ses paroles pas sa divinité pas son attitude par ses enseignements ce qu'il fait c'est qu'il pousse les hommes, et pousse les gens dans leur dernier retranchement. Il les met dans une posture, dans une position ils n'ont pas d'autre choix que de croire ou de ne pas croire, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autre avenue que de faire un choix. Et ce qui arrive aux autorités religieuses, et c'est ce qui nous arrive aussi quand nous sommes face à Jésus, c'est-à-dire qu'il nous amène dans un, un état où On ne sent le besoin d'aller vers Jésus. On sent le besoin parce qu'on manque de force. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de possibilité. On a envie d'aller vers Jésus. Et ce que Jésus veut, c'est qu'on aille vers lui pour avoir une conversation sérieuse avec lui. Alors, la question qui se pose c'est, avec quelle attitude je vais aller vers Jésus, avoir cette conversation sérieuse Et euh, le texte de ce matin, nous montre euh, trois attitudes différentes, là dont une seule est honorée de Dieu. Donc c'est des gens qui sont allés vers Jésus parce que toutes sortes de raisons, mais une seule a une attitude qui est honorée de Dieu. Et ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous êtes dans Marc chapitre 12 Je vais lire à partir du verset 13, je vais au verset 34. Ils, on se souvient qu'on parle de exact, autorité religieuse, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, etc. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Verset 14, Et il va lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer Ou ne pas payer c'est une question oui ou non Jésus connaissant leur hypocrisie leur répondit pourquoi me tentez-vous apportez moi un déier afin que je le voie. » ils en apportait un et jésus leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription des Céssar lui répondit-il verst 17 Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Verset 18, « Les sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vèrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, voici ce que Maître, verset 19, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère reposera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, oh, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous la femme mourut aussi. À la résurrection des morts, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection et des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendu discuter Sachant que, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadduceur, il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'escribe lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne ne vous a plus lui proposer des questions. Amen. Vous aimez ça? C'est un beau texte, hein? Donc, je vais vous parlais tantôt de trois attitudes qu'on regarde ensemble. Et je pense que vous pouvez déjà deviner laquelle Jésus a apprécié. On l'a lu, c'est écrit. Mais la première attitude qu'on a vu qu'on va revoir, c'est... Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'affiche ici, je veux juste... s'approcher de Jésus par motif d'intérêt personnel. Même si l'intérêt mon intérêt est de vouloir sa mort. Les premiers groupes de gens s'approchent de Jésus par motif purement d'intérêt personnel. Alors, avant de développer sur euh Ah, merci. Sur cette attitude-là, là on va juste positionner quelques éléments contextuels qu'il qu y a dans le texte, parce qu'on parle quand même des tribus à César là-dedans. Alors, pour mieux comprendre ça, là euh, on, on sait très bien que depuis que Jésus a commencé son ministère, Ouais, ça va, petit souci, euh, c'est bon, <rire> je me retrouve. Il y avait quelque chose qui s'affichait ça m'empêchait de voir. Donc, depuis que Jésus a commencé son ministère public, là les autorités religieuses, politiques, politiques ici sous entendant euh, euh, héros d'antipas, cherchent un moyen de l'arrêter pour le faire pérer. Ils n'ont pas trouvé ce moyen ni dans ces mots, discours, ses enseignements, ni dans son attitude, ni d'aucune quelconque autre reproche qu'on pourrait lui adresser, n'en trouve pas. Alors ici, ils veulent l'amener sur le terrain politique qui est très glissant, disons-le comme ça, qui est un terrain compliqué, dans le but de le piéger et d'obtenir de d'une parole qui lui aurait échappé et dont il se servirait pour l'accuser. Donc ils espèrent vraiment le surprendre sur ses propres paroles. Et ils amènent le sujet du tribut qui est un fait social, c'est une taxe, c'est une impôt. C'est une taxe que le, le gouvernement romain, là, le pouvoir de Rome, qui est à cette époque-là une puissance d'occupation pour les juifs, puisque la Judée c'est une province romaine, là, avec un gouvernement un gouverneur romain qui est, qui est attitré pour son administration, Et euh, les Romains font le recensement une fois par année. Chaque année, ils font le recensement et euh, ils prenaient un impôt d'un denier par tête, par habitant. Et cette taxe là est évidemment très impopulaire comme comme euh, comme euh, si on devenait euh, un état d'une province d'une autre puissance là et qui nous impose une taxe, on aimerait pas ça bon. donc c'est très impopulaire parce que c'est le symbole de la domination de la puissance étrangère. Donc, le denier en quelque sorte, c'est l'image de ce que vous voyez à l'écran, c'est des données extra bibliques qui nous permettent d'avoir ces images-là. C'est l'équivalent, on l'a déjà dit, je pense que l'André l'avait déjà mentionné dans un des de ces enseignements, là l'un dernier, c'est le, le, le salaire journalier d'un travailleur agricole ou d'un soldat. Une journée d'un travailleur agricole. Qu'est-ce que j'ai dit non, bah, des... <rire> Vous savez pas à quel point je les adore. <rire> Donc c'est le salaire d'un travailleur agricole d'une pour, pour son salaire de la journée. Donc, et c'est ce que César prélève. Donc pour quelqu'un qui travaille toute l'année là, mais il verse au trésor de Rome une journée de travail. Et c'est très impopulaire. C'est très impopulaire, sauf que ceux qui viennent voir Jésus n'ont pas tous la même position sur le sujet. Donc on parle ici des Hérodiens. Hérodiens, c'est plus un parti politique des juifs proches d'Hérode, qui est plutôt proche du, du, du, de, de, de, de, de la, du pouvoir romain, Hérode, Antipas, et qui soutient cette taxe-là. Et de l'autre côté, ce sont des pharisiens. Quand les zélotiens et les pharisiens viennent voir Jésus, ce